b กสิบเจดหกส็ดสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง pronon possessif e pronon possessif d e ว้นตา Les lunettes. Les lunettes. Il a oublié ses lunettes. Il a oublié ses lunettes. o u a t i l donc mis ses lunettes? La montre, l'horloge. La montre, l'horloge. La montre de son père. Sa montre est cassée. Sa montre est cassée. La m o l o g e est accrochée au mur. L'horloge est accrochée au mur. Le passeport. Le passeport. Il a perdu son passeport. Il a perdu son passeport. Il a perdu son passeport. Où a-t-il donc mis son passeport Où a-t-il donc mis son passeport que, Ils leur. Ils leur. Les enfants ne peuvent pas trouver leurs parents. Les enfants ne peuvent pas trouver leurs parents. Mais voici leurs parents qui arrivent juste à l'instant. Vous, votre. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์ muller นรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ ของค vous votre การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธคุณคุณการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธคุณค e s t s ร s ดินทางของคุณเป a น a m a างไรคะคุณสามีของคุณอยู่ที่ไหไคะคุณสมิธคุณคุณการเดินทา a ของคุณเป็่ะคุณสมิ Où est votre mari, Madame Schmidt?